Il la quitte. Sainte Vierge, au bonheur Eugénie sauta de joie. Charles fit un mouvement. Elle en eut froide terreur. Mais heureusement pour elle, il ne s'éveilla pas. Elle reprit. Quand reviendrai-je Je ne sais. Le climat des Indes vieillit promptement un Européen, et surtout un Européen qui travaille. Mettons-nous à dix ans d'ici. Dans dix ans, Ta fille aura dix-huit ans, elle sera ta compagne, ton espion. Pour toi, le monde sera bien cruel, ta fille le sera peut-être davantage. Nous avons vu des exemples de ces jugements mondains et de ces ingratitudes de jeunes filles. Sachons en profiter. Garde au fond de ton âme, comme je le garderai moi-même, le souvenir de ces quatre années de bonheur. Et sois fidèle, si tu peux, à ton pauvre ami. Je ne saurais toutefois l'exiger, parce que vois-tu, ma chère Annette je dois me conformer à ma position, voir bourgeoisement la vie, et la chiffrer au plus vrai. Donc je dois penser au mariage qui devient une nécessité de ma nouvelle existence. Et je t'avouerai que j'ai trouvé ici à Saumur, chez mon oncle, une cousine dont les manières, la figure, l'esprit et le cœur te plairaient, et qui en outre me paraît avoir... Il devait être bien fatigué pour avoir cessé de lui écrire se dit Eugénie en voyant la lettre arrêtée au milieu de cette phrase. Elle le justifiait. N'était-il pas impossible alors que cette innocente fille s'aperçût de la froideur empreinte dans cette lettre Aux jeunes filles religieusement élevées, ignorantes et pures, tout est amour dès qu'elles mettent le pied dans les régions enchantées de l'amour. Elles y marchent, entourées de la céleste lumière que leur âme projette et qui rejaillit en rayons sur leur amant. Elles le colorent des feux de leurs propres sentiments et lui prêtent leurs belles pensées. Les erreurs de la femme viennent presque toujours de sa croyance au bien ou dans sa confiance dans le vrai. Pour Eugénie, ces mots « Ma chère Annette, ma bien-aimée » lui résonnaient au cœur comme le plus joli langage de l'amour et lui caressaient l'âme comme dans son enfance les notes divines du « Vénité adoremus redites par l'orgue lui caressèrent l'oreille. D'ailleurs, Les larmes qui baignaient encore les yeux de Charles lui accusaient toutes les noblesses de cœur par lesquelles une jeune fille doit être séduite. Pouvait-elle savoir que si Charles aimait tant son père et le pleurait si véritablement, cette tendresse venait moins de la bonté de son cœur que des bontés paternelles Monsieur et Madame Guillaume Grandet, en satisfaisant toujours les fantaisies de leur fils, en lui donnant tous les plaisirs de la fortune, l'avait empêché de faire les horribles calculs dont sont plus ou moins coupables à Paris la plupart des enfants, quand en présence des jouissances parisiennes, ils forment des désirs et conçoivent des plans qu'ils voient avec chagrin incessamment ajournés et retardés par la vie de leurs parents. La prodigalité du père alla donc jusqu'à semer dans le cœur de son fils un amour filial vrai, sans arrière-pensée. Néanmoins, Charles était un enfant de Paris, habitué par les mœurs de Paris, par Annette elle-même, à tout calculer, déjà vieillard sous le masque du jeune homme. Il avait reçu l'épouvantable éducation de ce monde où, dans une soirée, il se commet en pensée et en parole plus de crimes que la justice n'en commis au cours d'assises, où les bons mots assassinent les plus grandes idées, où l'on ne passe pour fort qu'autant que l'on voit juste. Et là, voir juste, c'est ne croire à rien, ni aux sentiments, ni aux hommes, ni même aux événements. On y fait de faux événements. Là, pour voir juste, il faut peser chaque matin la bourse d'un ami, savoir se mettre politiquement au-dessus de tout ce qui arrive, provisoirement ne rien admirer, ni les œuvres d'art, ni les nobles actions, et donner pour mobile à toute chose l'intérêt personnel. Après mille folies, La grande dame, la belle Annette, forçait Charles à penser gravement. Elle lui parlait de sa position future en lui passant dans les cheveux une main parfumée. En lui refaisant une boucle, elle lui faisait calculer la vie. Elle le féminisait et le matérialisait. Double corruption, mais corruption élégante et fine, de bon goût. « Vous êtes niais, Charles, lui disait-elle. J'aurais bien de la peine à vous apprendre le monde. » « Vous avez été très mal pour Monsieur Delupo. Je sais bien que c'est un homme peu honorable, mais attendez qu'il soit sans pouvoir. Alors vous le mépriserez à votre aise. » Savez-vous ce que Madame Campan nous disait ?« Mes enfants, tant qu'un homme est au ministère, adorez-le. Tombe-t-il Aidez à le traîner à la voirie. Puissant, il est une espèce de dieu. Détruit, il est au-dessous de Marat dans son égout parce qu'il vit et que Marat était mort. La vie est une suite de combinaisons et il faut les étudier et les suivre pour arriver à se maintenir toujours en bonne position. Charles était un homme trop à la mode. Il avait été trop constamment heureux par ses parents, trop adulé par le monde pour avoir de grands sentiments. Le grain d'or que sa mère lui avait jeté au cœur s'était étendu dans la filière parisienne. Il l'avait employé en superficie et devait l'user par le frottement mais Charles n'avait encore que vingt-et-un ans. À cet âge, la fraîcheur de la vie semble inséparable de la candeur de l'âme. La voix, le regard, la figure paraissent en harmonie avec les sentiments. Aussi le juge le plus dur, l'avoué le plus incrédule, l'usurier le moins facile, hésite-t-il toujours à croire à la vieillesse du cœur, à la corruption des calculs, quand les yeux nagent encore dans un fluide pur et qu'il n'y a point de rides sur le front